t'as fait le plat ouais mais moi je suis comme ma voiture je suis saute sur la route et je consomme en ville et puis dites d'or je vous le répète hein, vous êtes une bande de coquilles. vous l'avez toujours été d'ailleurs et puis vous le serez encore sans le savoir bien sûr comme tout le monde vous avez payé la taille et la gamelle les impôts du clergé maintenant c'est la surtaxe progressive et tiers provisionnels et puis la vignette la vignette Pour un an pour les petits vieux. Vous avez été faire la guerre de Cent Ans, les guerres de religion. Vous avez endossé la cuirasse pour prendre Jérusalem. Vous êtes saignés pour les fourriers de l'Empire, on vous a filé les bandes boltières à Verdun ou les aviez encore à Dunkerque. Et ça fait 2000 ans que ça dit la bande de patates. En croyez un homme qui a fait ses humanités, allez. Un homme qui parle le grec et le latin. Vous êtes tous des cons. Moi aussi d'ailleurs.